Innocent et bon la mise en œuvre. Merci pour votre fidélité, amis auditeurs et auditrices de notre station, la radio Isanganilo, qui émet depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. dont voici d'abord les grands titres. À la une, le premier ministre burundais qui est devant les deux chambres réunies du Parlement pour présenter le rapport trimestriel de 15 ministères de son gouvernement l'année 2020 2021, tandis que le numéro 1 burundais est attendu à Brazzaville l'après-midi de ce jeudi. Les endures ménagères collectées dans les quartiers du sud de Bujumbura sont dans des rivières et le maire de la ville de Bujumbura appelle au suivi régulier par l'autorité à la base. Et dans cette édition... On va également vous parler de citoyens de l'ethnie Batois qui se font élire dans l'administration à la base. C'est en Provence-Cironde. Voilà pour l'essentiel. Bonjour. Le président de la République Évariste Ndayishimiye vient de prendre l'avion en destination du Congo Brazzaville dans une visite officielle de trois jours, selon le communiqué de son protocole. Le chef de l'État burundais va rencontrer son homologue Denis sassou désigné médiateur dans les conflits entre le Burundi et le Rwanda par le Comité international, la Conférence internationale. De la région des Grands Lacs, CIRGL, en sigle Denis Sassungesso euh, vient d'être réélu pour euh, un mandat de 7 ans lors de l'élection présidentielle du 21 mars dernier. Les déchets ménagers en provenance de différents quartiers des zones Kanyocha et Moussaga sont jetés dans les rivières Kanyosha et Mimba traversant ces localités. Les habitants de ces quartiers disent négocier avec des gens qui les transportent sur la tête vers des lieux inconnus suite à l'absence de société de collecte de ces ordures dans leur ménage. Il a causé Gaël Gakouabou, l'un des élus collinaires à Kinanira 1, explique cette situation par le refus de paiement de 3 000 francs burundais par quelques habitants. Il ajoute que l'administration à la base est à l'œuvre pour réorganiser ce travail, n'est-ce pas, Omer Ndouayou? La rivière Kanyosha est devenue le dépotoir de ces riverains. Le quartier Tchétchénie est situé en zone Musaga, comme de l'autre côté de la rive, en zone Kanyosha. La plupart des habitants de ces quartiers jettent les ordures ménagères dans cette rivière. Ceux du quartier Kinanira 1 se servent de la rivière Mimba. Pour ceux qui se sont éloignés de ces rivières, se servent des transporteurs qui jettent ces déchets ménagers dans la nature. Les sociétés de collecte d'immondices assuraient leur activité les mois derniers, mais actuellement, il y a à peu près trois mois qu'ils ne viennent plus. Donc nous chargeons les sacs et quand il pleut, nous les jetons dans la rivière Cagnoche. Je suis arrivée ici à 13 ans. Maintenant, J'ai 24 ans. Je n'ai jamais vu un camion venir ramasser les ordures ménagères. Nous payons des gens qui les transportent sur la tête pour aller les jeter dans la nature. Les administratifs à la base, à l'instar d'Ogayère et Irako Zegakwa indiquent qu'une société qui collectait ces déchets a suspendu ses activités par faute de paiement. La société qui collectait ces ordures ménagères nous chargeait 3 000 francs mensuellement Elle est ramassée deux fois le mois. Elle ne vient plus sous peur d'avoir une perte car certains habitants n'ont pas respecté le contrat. Toutefois, son responsable est tranquillise. L'identification de ceux qui aimeraient que le travail de collecte reprenne est en cours pour permettre l'assainissement du quartier, a-t-il souligné. Au maire de Wayosur, le maire de la ville de Bujumura recommande aux administrateurs communaux de suivre de près la collecte des déchets ménagers. Jimmy Hatungimana explique que tous les dispositifs sont désormais disponibles pour faciliter ce travail. Suivez plutôt le commissaire principal Jimmy Hatungimana qui s'entretient avec Jean-Marie Mayunga. Depuis un certain temps, nous avons remarqué que les sociétés qui étaient en charge d'enlever les immondices n'étaient pas fonctionnelles comme il se devaient. Alors nous avons décidé de rompre avec ces sociétés pour qu'on ait d'autres sociétés quand même actives pour le même travail. Alors, aujourd'hui, s'il y a des sociétés qui se sont dit, voilà, nous sommes malheureux, nous sommes ceci, c'est parce que, effectivement, nous avons fait un constat qu'ils travaillent de la façon qui n'était pas convenue. Et donc, vous devez être conscient que ces sociétés ne sont plus opérationnelles aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'on a mis d'autres sociétés en place pour un bon fonctionnement. Effectivement, il y a un contrat qui lie les deux parties entre la personne qui a les immondices et l'autre qui les élève. Alors, le prix, c'est entre les deux. S'ils se conviennent que voilà, le prix est à 10 000 francs, ça revient à eux d'exécuter le truc. Il n'y a pas moyen d'harmoniser les prix. S'il faut le faire, on doit le faire. Ouais, Est-ce que c'est permis de demander les frais alors que ces immondations ne sont pas de Exactement, non. C'est-à-dire, vous payez parce qu'il y a un travail qui a été fait. S'il si n'y a rien qui a été fait, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de paiement. C'est si simple. Okay? Nous avons équipé en matière d'automobile toutes les communes. Je pense qu'il n'y a pas une raison que les immondices soient encore entassés quelque part. Si tel cas se remarque, c'est une défaillance de l'administration. Là, je vais dire les communes. Tant qu'on parle de l'administration municipale, mais cette fois-ci commerce, l'administration de d'Omokaza invite la société sucrière d'Omoso à mettre à la disposition de sa commune les listes des commerçants grossistes et du sucre. Renova Hebura, administrateur de la commune de Mukaza, trouve que cela permettra aux administratifs de suivre de près la commercialisation de ce produit. Il intervient après les lamentations de, des citadins sur la rarité de cette denrée ces derniers jours suivis. Nous avons reçu de la matation de la part de la population, surtout des zones d'Obuiza de et Ouyenzi. Surtout la zone d'Ouyenzi parce que cette période correspond à la période du Ramadan où ils ont besoin d'une grande quantité de sucre pour leur repas. Et nous avons entendu également que la Soussoumo dit que la quantité qui était distribuée les mois passés est restée la même, même pour ce mois et les mois prochains. Donc, il y a lieu de constater qu'il y a une, une fuite quelque part. Nous demandons à la Soussoumo de s'asseoir avec ensemble avec l'administration pour constater les listes qui ont été confectionnées par l'association pour que ces listes puissent être vérifiées et qu'on puisse connaître au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque zone, au niveau de la commune, les grossistes, les petits commerçants, les détaillants qui, qui se trouvent, afin qu'au niveau de chaque quartier, chaque chef de quartier puisse savoir une quantité de ceux qui est entré dans son quartier afin qu'il puisse aussi superviser au niveau de la distribution et aussi au niveau du respect des prix, quitte à ce qu'une quantité de sucre qui est entrée dans la zone et qui est entrée dans, dans la commune puisse y rester pour que euh, la population puisse en bénéficier. Nous sentons que notre esprit et que la question pourra être résolue prochainement. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. L'essentiel que vous pouvez suivre également via le www.isanganilo.org à 13 h euh, 5 minutes. Alain Guillaume Wugnani, Premier ministre, se trouve pour le moment devant les deux chambres réunies du Parlement. Le Premier ministre présente les grandes réalisations trimestrielles de 15 ministères du gouvernement. Selon lui, les projets ont été réalisés jusqu'à 50%. Les détails sur cette présentation, c'est dans nos prochaines éditions. Pendant jeunesse, c'est la jeunesse ayant terminé les études mais sans travail en Provence. Chang Huzo dit être talentueux pour se développer et créer leur propre euh, emploi, mais regrette-t-il, il se heurte euh, au manque d'appui technique et financier. Plus de 200 jeunes ont exprimé ces préoccupations sur crédits au cours d'une séance de formation à l'endroit de ces jeunes organisée par Search for Common Ground qui demande à ces jeunes de Changuzo d'être actifs pour être appuyés dans leur projet Raymond Modende. Le manque d'appui technique et financier en matière d'élaboration de projets de leur développement et le manque de capital. Tels sont les obstacles aux jeunes sans travail et ayant terminé les études qui désirent promouvoir leur propre développement en province de Ce mercredi, à peu près 200 jeunes de la province de en quête d'emploi, en formation organisée par C'est Chef for Common Ground ont révélé ces obstacles. Au cours de cette formation d'échange et d'expérience, Théo-Jen de la province de Kitega, qui est parvenu à fabriquer les sachets biodégradables par le recyclage des déchets, était venu à Changuzo pour une partage d'expérience avec les jeunes de cette province. Certains jeunes drapeaux de, de Changuzo ont eu l'occasion de montrer aussi qu'ils ont les talents, mais qu'il manque un soutien de qui que ce soit en matière d'entrepreneuriat. Ainsi, Un de ces jeunes de Changhuzo a dit qu'il avait l'intention de fabriquer des silages, mais ignorant les moyens de fabriquer des emballages, a été bloqué. Et à ce propos, l'organisation CC4Cam Ground a demandé aux jeunes de Changhuzo, qui possèdent de tels talents, de sortir de la cachette pour bénéficier d'un appui quelconque après avoir élaboré les propres projets. Une coopérative des jeunes de la commune de Gisagala est parvenue à fabriquer des crêpes. Mais c'est RT toujours au manque de marché d'écoulement. Depuis Tchanguzo, Raymond Moudende, Radio Issanganiou. Toutefois, Moudende, les jeunes sont en train de déposer leurs projets à la banque des jeunes Bij afin d'être analysés et financés. Le président du Conseil national des jeunes, Rastenzo Sabal, a dit ce jeudi lors d'un point de presse qui a tenu à préciser que le défi constatait l'élaboration de grands projets au lieu de commencer par adopter. Il ajoute que par cette banque, d'autres agences travaillent en faveur de jeunes comme la BJ qui recrute des jeunes par an pour les stages dans différentes entreprises. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Onyla Mochou. La est en train de faire le mieux possible pour approcher les jeunes, les aider à faire des projets et les accompagner aussi. Maintenant, nous avons autant de jeunes qui ont déposé les projets et je ne sais pas l'effectif donc le nombre, mais je sais bien que la Bige est entrée de travailler. Comme vous le savez, la Bige est installée à Gitega. Il y a même une politique d'extension pour qu'elle mette des agences dans les autres provinces. Comme vous le savez, Ce n'est pas même le conseil de la jeunesse et la BGSMA, il y a même l'API qui est en train d'aider dans ces formations. Et du côté de la Belge, la Belge est une agence au profit des jeunes dans le but de les encadrer, les encadrer dans... L'octroi des stages, et elle donne autant de stages aux jeunes et l'avantage est que ces jeunes sont localisés dans les différentes entreprises et dans les services pour prendre de l'expérience pouvant leur permettre de faire le mieux dans la confection de leurs projets. Les citoyens de l'ethnie batois se font élire dans l'administration à la base. Daniel Balahiagana en est l'exemple. Il est parmi les cinq conseillers culinaires de Moulamba. En commune et province Kirundo, il dit qu'il s'est fait élire pour défendre les intérêts de sa communauté. Il ajoute que malgré sa présence au centre de l'administration à la base, des discriminations à l'endroit des batois persistent. Chef de colline Muramba Mouramba firme et travaille en parfaite collaboration avec Daniel Barayagana durant les sept mois qu'il vient de passer dans ses fonctions. C'est important de signé Armel Motore qui s'est rendu à Mouramba. Cette femme de la communauté Batois habite la colline Mouramba en commune et province Kirundo. Elle apprécie la participation des Batois au sein de l'administration à la base. L'un des conseillers collinaires dans sa localité est de l'ethnie Batois. Daniel Baragayana explique ce qui l'a motivé à se faire élire sur sa colline. Les Batois n'étions au courant de rien dans les projets de l'administration. Nous nous donc fait élire pour être au courant de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons franchi cet état. Autre chose, lors des travaux communautaires, nous participons avec toute la communauté au développement de notre colline parce que je suis là pour mobiliser ma communauté. Alvera Machumi, l'une des batois de la colline Muramba, témoigne des avantages d'avoir un moutoir dans l'administration. Lorsqu'il y a quelque chose comme une aide ou un projet de développement, il nous met au courant et nous bénéficions de ce La discrimination envers les Batois n'a pas pour autant disparu, comme nous l'affirme Daniel Baragayan. Il y a des projets comme Melankhavandi, qui aident les plus démunis, et les Vatois en sont exclus. On dirait que nous sommes les plus riches des autres ethnies. Lors de l'établissement des listes, on me met de côté, même si je suis dans l'administration. Le chef de colline est là, il ne pourrait pas me contredire. Seleus Mounienhuari, chef de colline et Muramba depuis sept mois, ne nie pas ses faits, mais dit plutôt qu'il date du mandat précédent, mais qu'actuellement tout va bien. Daniel Baragayana demande au gouvernement et aux associations œuvrant dans leur province d'inclure toujours les batois dans leur programme de développement. Ce conseil collinaire à Muramba, commune et province Kirundo, a été élu pour un deuxième mandat après un premier qui a duré cinq ans de 2015 à 2020. C'est Daniel Baragayana et non Daniel Barayagana, comme je le disais tout à l'heure. Mais restons au nord du pays avant de mettre fin à cette édition. Parlons agriculture. Les agriculteurs des différents marais de la France, Ngozi, regroupés dans des coopératives, et sont tous appelés au sarclage le plus tôt possible et de réhabiliter les canaux d'irrigation pour que la bonne récolte et attendue soit une réalité. L'appel est lancé par David Ndi responsable des projets financés par le Fonds international de développement agricole, FIDA dans Les provinces Kayanza et Ngozi prévient les riziculteurs que leurs champs euh, leurs seront retirés pour les céder aux coopératives et bien organisées, comme décidé dernièrement par l'administration provinciale Apollinaire Muzagara, Correspondance Comme l'indiquent les responsables des coopératives rizicoles de la province Ngozi et confirmé par David Ndisabira, coordinateur des projets financés par l'OFIDA dans les provinces Ngozi et Kayanza, la récolte de cette culture sera généralement bonne dans les marais aménagés par le PRODEF, mais certains Résécuteur. Environ 5% qui tardent à s'arcler constituent un handicap au bon rendement attendu. David Ndesavira appelle l'administration à la base et ses responsables des coopératives à plus de sensibilisation de la population récalcitrante pour un s'arcler rapide afin d'éviter d'imminentes sanctions. Le gouverneur de la province Ngozi et le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture ont donné un délai de deux jours seulement. Pour s'arrêter. Sinon, leurs parcelles seront octroyées aux coopératives qui affichent une bonne organisation. Ce responsable des projets financés par l'OFIDA, Ngozi et Kayanza parle des canaux d'irrigation bouchés comme un autre handicap à la bonne récolte attente. Il invite les concernés à leur réhabilitation en vue d'irriguer ces champs qui à donné des graines de bonne qualité conseil prodigué son mercredi lors d'un atelier organisé par le projet d'appui à l'inclusion financière agricole et rare du Burundi, Paifar B atelier de présentation, des réalisations et de planification pour 2021-2022 de ces coopératives agricoles financées par l'OFIDA à travers ses projets. Merci Apollinaire, c'est la fin de cette édition mais avant de nous séparer, je vous rappelle que le premier ministre burundais se trouve devant les deux chambres réunies du Parlement pour présenter le rapport trimestriel des réalisations de 15 ministères de son gouvernement l'année 2020-2021 tandis que le numéro 1 burundais est attendu à Brazzaville l'après-midi de ce jeudi et les endures ménagères collectées dans les quartiers du sud de Bujumbura sont jetées dans les rivières. Le maire de Bujumbura appelle au suivi régulier par l'administration à la base Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonima, Bernice Mugisha pour euh, la mise en onde. dit Nibel Nibigila, j'étais à la présentation de cette édition. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.